Bismillahir Rahmanir Rahim Ara'aita alladhi yukaththibu bid-din Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? c'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre malheur donc à ceux qui prient Tout en négligeant et retardant leur salate, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin.